Nous sommes samedi 17 octobre. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. Sept personnes soupçonnées de tuerie en commune Egitové de la province Kirundo ont été arrêtées suite à la mort d'autres personnes depuis le mois d'août de cette année. Les autorités provinciales ont fait le déplacement ce samedi. Augmentation du taux d'usage des contraceptifs sur cinq ans en province Kayanza. Notre correspondant Patrick nsengi nous fera plus de détails grogne des habitants de la colline Moussivia, en commune Gisozi de la province de Moaro. Ils demandent que le centre de santé construit soit fonctionnel. En page culturelle, on vous parlera de cette visite au Burundi ce vendredi de la chanteuse tanzanienne Rose Mohando. La mise en onde est assurée par Alphonse Koubguiman. de l'avenir. La Oh bonjour, page santé. Pour débuter cette édition, le lancement de la décentralisation du dépistage COVID-19, la construction d'un centre régional de transfusion sanguine à Gitega figure parmi les réalisations du ministère burundais de la Santé publique pour le premier trimestre de l'exercice 2020-2021. Lors de la présentation des réalisations ce vendredi, le ministre Tadendikouman a ajouté que son ministère va continuer le redéploiement des médecins spécialistes. Suivez. Et dans notre pays, nous avons un centre national de transfusion sanguine et comme au niveau de Gitega, il y a une grande population du centre et de l'Est, nous avons voulu décentraliser et ériger un centre régional de transfusion sanguine a commencé à être construit au niveau de l'hôpital d'Ogitega. -la. Et l'autre point essentiel qui avait retenu l'attention du gouvernement, c'était de pouvoir approcher les spécialistes au niveau des hôpitaux de l'intérêt du pays. Nous avons des spécialistes en quantité insuffisante, mais en collaboration avec les associations des chirurgiens, mais aussi des médecins gynéco-obstétriciens. Nous avons commencé à redéployer les métiers spécialistes à travers le projet de mentorship. Et l'autre recommandation, c'était la mise en œuvre de la campagne lancée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Ndakira Sinandu campagne Sinandu Kiza coronavirus. Et la semaine dernière, nous avons produit un rapport d'étape après trois mois. Comme vous l'avez entendu, la campagne continue et ça doit être renforcé à travers l'intégration de la prise en charge au niveau communal et au niveau communautaire, mais aussi Le renforcement de la surveillance au niveau des frontières, puisque nous avons constaté que, quand bien même l'épidémie est maîtrisée à l'intérieur du pays, autour de nous mais aussi dans d'autres pays, il y a une flambée de Covid-19. Le redéploiement des médecins spécialistes va continuer à travers le mentorship et aussi on va collaborer avec les associations savantes des médecins burundais. Docteur Tadendikoumana, ministre burundais de la Santé publique et en province moire certains habitants de la colline Moussivia en commune Gisosi, demandent que le centre de santé construit sur cette colline puisse ouvrir ses portes. Il souligne que la distance qu'ils doivent parcourir pour se faire soigner pourrait diminuer. L'administrateur de la commune Gisosi dit que les autorités administratives de cette commune ont déjà adressé une correspondance aux responsables du secteur de la santé et attendent une réponse irrelative. Le point avec Laurent Dikoumana. Could Les locaux pour ce centre de santé Moussivia situé sur la colline Moussivia en commune de Guissouzi de la province Moaro ont été construits avec les fonds que le gouvernement du Burundi donne aux communes par le biais du FONIC, d'après Deo Naish qui est administrateur de la commune de Selon certains habitants de cette colline, il y a deux ans que les travaux de construction de ces locaux du centre de santé Moussivia ont été clôturés. Cela est confirmé par Grégoire Niko Kouoko, chef de la colline Moussivia. Il ajoute que même l'adduction à eau potable y A été faite. Le 10 centre de santé est situé sur la limite entre les communes Gisozi et Mogamba. Certains habitants de la commune de disent que si ce centre de santé venait à ouvrir les portes, la distance qu'ils doivent parcourir pour aller se faire soigner au centre de santé Kiwimba et Gisozi dans la même commune pourrait diminuer. Certains d'entre eux disent qu'ils doivent aller à l'hôpital de Matana en province Bururi et payer le ticket pour le voyage. Selon Deona qui est administrateur de la commune de Gisozi, ce centre de santé de Moussivia, manque encore du personnel et des médicaments pour pouvoir ouvrir. Il souligne que l'ouverture de son centre de santé pourrait contribuer à la réduction du phénomène de chômage qui se remarque chez beaucoup de jeunes lauréats de différentes écoles. Il indique que l'administrateur communal de Gisozi de l'exercice précédent, tout comme le président du conseil communal du même exercice, ont déjà adressé une correspondance aux responsables du secteur de la santé pour que ces locaux puissent ouvrir les portes. Pour le moment, ils attendent la réponse qui y sera réservée Et indique toujours l'administrateur de la commune qui s'occupe de la province de Moyarouhandonno province Kayanza, toujours en page santé. Le taux de prévalence contraceptive en province Kayanza a sensiblement augmenté, passant de 25 à 60 ces cinq dernières années. Docteur Chonguera-Célestin, médecin directeur provincial à Kayanza, demande à l'administration et aux responsables des confessions religieuses à s'impliquer davantage dans les sensibilisations à l'endroit de la population sur l'importance de la planification familiale, sur la santé maternelle en particulier et de sa progéniture en général. Et le point avec Patrick Nsenghium va depuis Kayanza. D'après les données fournies par le bureau provincial de la santé en province Kayanza, dans les trois districts sanitaires qui composent la province sanitaire de Kayanza, qui sont entre autres Moussema, Gahombo et Kayanza, le taux de prévalence contraceptive a sensiblement augmenté à la de 25% à 42% depuis l'an 2015 jusqu'à la fin de l'an 2017. Les mêmes données montrent également que jusqu'à la fin de l'an 2019, le même taux de prévalence avait déjà passé à 62%. D'après Tiongla Celestin, médecin directeur provincial à Kayanza, cette étape a été franchie grâce aux différents Différentes séances de sensibilisation qui ont été menées à l'endroit de la population, surtout les femmes qui possèdent des enfants qui présentent des signes de la malnutrition sévère aiguë, les femmes enceintes et celles qui se présentent dans des strictures de soins pour le vaccin de leurs enfants. Son responsable et au bureau provincial de la santé à Kayanza, précise également que dans cette même ordre d'idées, au début de l'an 2017, une délégation déchargée de la vaccination en province interne de Kayanza a été envoyée dans la province interne d'ongozi pour l'échange d'expériences. Certaines femmes mais qui n'utilisent pas les méthodes contraceptives contactées à ce sujet disent que c'est à cause de leur mali qui les interdisent de le faire ou à cause de leurs croyances religieuses et nous témoignent-elles encore. Bien que ce responsable dise se réjouir du pas déjà franchi en matière de la planification familiale en province de d'Okayanza, il lance pourtant un appel à l'administration et aux représentants des confessions religieuses à s'impliquer davantage dans la sensibilisation auprès de la population sur l'importance de l'usage des méthodes contraceptives tant sur la santé maternelle que sur la santé de sa progéniture. Depuis Kayanza, Patrick Ensengi va pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons cette édition à 13h30. Dans le studio de la radio Niro, certains des chômeurs des collines de la commune Makamba dénoncent le paiement d'une somme de 5000 francs Burundais comme frais d'inscription au sein de la coopérative de groupement des jeunes solidaires qui sont en train d'être mis en place sur chaque colline, d'autant de, de son officialité. D'autant de ce fait. Ceci trouve également que c'est un critère d'exclusion chez les plus démunis. À ce sujet, l'administrateur de la commune Makamba tranquillise. L'administration communale est au courant des détails avec Jérôme Hakizimana. Après un récent recensement national des chômeurs, ceux de la commune Makamba sont priés de se regrouper dans les coopératives des jeunes solidaires sur chaque colline. Toutefois, une somme de 5 000 francs est exigée pour avoir accès à l'adhésion, ce qui, selon certains de ces chômeurs, peut être un critère d'exclusion chez les plus démunis. Déplorant ce fait, ils indiquent qu'ils attendaient plutôt au soutien total dès l'agrément de ces coopératives jusqu'au démarrage de leur projet. Est-ce qu'ils nous demandent des moyens pour Pour nous venir en aide ou bien il pourrait tout régulariser à propos de la création et l'agrément de la coopérative avec leurs moyens pour que nous puissions bien démarrer. Doutant également de son officialité, celui-ci s'interroge si l'administration communale de Makamba serait au courant de ses frais d'inscription. Au cas où l'administrateur aurait demandé la mise en place de la représentation et que les autres s'arrogent le droit de collecter ces frais, ça serait complexe. Dans un communiqué sorti le 14 octobre, l'administrateur de la commune Makamba demande aux chômeurs regroupés au sein des coopératives des chômeurs dit groupement des jeunes solidaires sur chaque colline d'élire la représentation depuis ce samedi à ce dimanche. Zouena Irakiza tranquillise également que l'administration communale reconnaît le paiement de ces 5 000 francs par personne, qui les qualifie de frais d'inscription et qui vont intervenir lors de la rédaction des projets, création et l'agrément de la coopérative. Bien entendu, que tout cela demande des moyens. Elle les invite plutôt à se faire inscrire sans exception aucune. Jérôme Akizeman a depuis Macamba. Du sud du Burundi, Randono au nord en province Kirundo pour parler sécurité. Eh bien, la population de la commune Gitobe est interpellée, à, est interpellée à la sauvegarde de la paix et la sécurité, surtout, euh, surtout pointée du doigt euh, aux malfaiteurs. C'est ce qu'a dit ce, ce samedi plutôt le gouverneur de la province Kirundo lors de la sensibilisation à, à l'endroit de cette population euh, ou cette commune ou cette autre personne. Ont été tués à partir du mois d'août de cette année. Parmi eux, il figure un commerçant tué dans la nuit de lundi et sept personnes soupçonnées, dont un militaire déserteur, sont incarcérées. Nous reviendrons sur cet élément dans nos éditions de la soirée. Et le programme d'élevage de moins lapins lapin par enfant de la commune Moutaro en province de Guitega et de planter des herbes fourragères. De la famille de Banagra, sur les bords de toutes les routes, pistes et sentiers ruraux de cette commune permettra le renforcement du secteur de l'élevage et, et ceci contribuera dans la protection de l'environnement. C'est ce qu'a dit euh, hier l'administrateur de Mutaro et ses habitants et les habitants de cette commune apprécient ce programme. Une que nous devons à notre correspondant en province, Gitega Gérard Nibigira. Parlons culture à, à présent, les chanteurs de la communauté de l'Afrique de l'Est devraient travailler en synergie afin d'atteindre le développement. Ceci a été dit euh, hier vendredi par euh, le ministre Ezekiel Nibigida, ayant la culture dans ses attributions lors de la visite au Burundi de l'artiste euh, tanzanienne Rose Murando. Et quant à cet artiste, les chanteurs devraient être soudés. Les détails avec Ezekiel Nikumenayo. L'ambiance est des chansons religieuses plus aimées de Rose Mohando. Artiste en provenance de la République Unie de la Tanzanie, accueilli ce vendredi par le ministre Ayant la culture et les affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est dans ses attributions pour exécuter Nibigila. La présence de cet artiste au Burundi est très significative pour la valorisation de la culture au sein de la communauté. Comme vous le savez, nous avons de bonnes relations avec la Tanzanie. C'est un pays frère, c'est un pays qui reste toujours Du côté du Burundi. Alors aujourd'hui, vous venez vous-même de témoigner la présence de Rose Mohando. La plupart des Burundais l'entendaient à travers les radios et les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, nous venons de la voir avec euh, nos propres yeux. Et maintenant, les Burundais qui étaient présents ont été enchantés de sa présence. C'est là, le ministre Ezekiel Nibigira, la visite de Rose Mohando est un acte gagnant-gagnant entre les artistes Burundais et Tanzaniens. Pour lui, ce n'est qu'un échange d'expérience entre ces artistes. Nous apprenons de toutes parts. La Tanzanie nous a envoyé son messager qui est Rose Mohando, je sais qu'elle a appris pas mal de choses de la part des chanteurs burundais. Les chanteurs burundais eux aussi, ils ont appris pas mal de choses de la part de Rose Mohando. L'expérience que les chanteurs burundais ont vu à travers Rose Mohando va leur aider à performer davantage dans la manière dont ils organisent leurs chansons. Même son de cloche à Rose Mohando qui pour elle les artistes devraient garder l'esprit d'unité et d'entrée de mutuelle. Ce que je veux dire pour le moment personne ne peut tout savoir pour devenir un homme digne de soi on se réfère à d'autres personnes modèles. C'est ce si tu veux te développer cherche une personne de référence et si je suis appréciée ainsi aujourd'hui c'est parce que je me conforme aux artistes du monde. Rose Mohando artiste des chansons religieuses A sorti son premier album en 2006. Ezekiel Ndikoumenayo, voilà à 13h10 dans le studio de la radio Évangéline. C'est s'achève cette édition de la mi-journée de ce samedi. Tout de suite après cette édition, vous suivez la revue de la presse. Très bon après-midi à tous et à tous au revoir. Mireille Kanyang. « Ce soir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous écoutez. »« L'emprisonnement de Antigianino en mauvais précédent, » s'exclame le journal Iwachu dans son éditorial. « Officiellement, c'est pour rébellion, dénonciation calomnieuse et atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. » Cependant, note notre confrère, ses avocats affirment que c'est suite à des propos tenus au cours d'une plénière de l'Assemblée nationale en février 2020. » Le journal Iwachu rapporte aussi que plus d'un affirme que si réellement Fabien Banchiganino est emprisonné suite aux propos tenus à l'Assemblée nationale, les députés en exercice devraient être interpellés pour demander à l'unisson sa libération immédiate. Sinon, comment pourront-ils contrôler l'action du gouvernement en le questionnant, en réalisant des enquêtes, en vérifiant le budget qu'ils ont voté? Pour ce confrère, ce serait un mauvais précédent et leurs élus seront déçu et souhaite que les autorités habilitées à éclairer le public le fassent pour qu'il n'y ait pas justement de mauvais précédents et pour qu'au nom de l'indépendance du Parlement, la République protège ses élus. Et comme le disait Clémenceau, conclut l'éditorialiste du journal Iwachu l'honneur de la République est dans la libre parole avec ses risques et ses inconvénients les étudiants stagiaires éprouvent des difficultés à dispenser le cours de TIC dans les écoles secondaires le journal La Voix de l'enseignant parle des étudiants de la section informatique de l'école normale supérieure formés à partir de l'ordinateur et donc occupés en grande partie par la pratique et obligés de s'entraîner au métier d'enseignant dans des écoles secondaire sans équipement. Un de leurs encadreurs trouve qu'il est pratiquement impossible d'enseigner la technologie de l'information et de communication théoriquement. On ne peut même pas dessiner sur le tableau noir, affirme-t-il dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation et propose au ministère de tutelle de doter les écoles des outils nécessaires. Toujours dans les colonnes de la voix de l'enseignant, un enseignant suggère aux responsables de l'école normale supérieure d'identifier les écoles qui possèdent des machines et a fait Les étudiants stagiaires là-bas par groupe et avec alternance pour que tout le monde ait la chance de montrer aux élèves la manipulation de la machine. Revue de la presse. L'agence burundaise de presse revient sur l'adoption à l'unanimité par le Sénat du projet de loi se rapportant au Code du travail, moyennant quelques amendements. C'était jeudi 15 octobre. Parmi ces amendements notés par l'ABP, figurait l'article 164 qui a ramené l'âge de la retraite de 65 ans proposé par le gouvernement à 60 ans. La motivation liée à cet amendement poursuit notre confrère et de donner plus de chances aux chercheurs d'emploi d'être embauchés, mais aussi de permettre aux travailleurs qui ne se sentent plus à mesure de continuer le service de se reposer, d'après le rapport d'analyse de la commission permanente chargée des questions institutionnelles, juridiques et des droits et libertés fondamentaux. Le Burundi peut-il devenir la Chine de demain s'interroge notre confrère en ligne, la Nova, et répond par l'affirmative faisant remarquer que le succès des petites économies dans les années 80, comme Taïwan, la Corée du Sud, Singapour ou Hong Kong, s'explique clairement par leur insertion dans l'économie mondiale. La Nova rapporte en effet des échanges qui ont eu lieu mercredi sur des solutions locales pouvant anéantir les défis de la liberté économique au Burundi. C'était un sommet économique organisé par le Centre pour le développement des entreprises en partenariat avec l'Agence de promotion des investissements. Économie toujours avec le journal Burundi ECO qui nous emmène à la découverte du commerce des anciens billets non déposés auprès des banques des institutions de microfinance ou à la Poste, quand la Banque centrale émet de nouveaux billets sur le marché. Au-delà de la période fixée par la Banque centrale, les billets sont échangés uniquement à la Berbée et moyennant une décote de 5%. Ce journal fait remarquer que beaucoup de gens ignorent cette pratique et les plus malins profitent pour en faire du business. Ainsi se termine cette revue de presse préparée et présentée par Francine Ndeokoubgaio et Jean Boscondo Imana. À la prochaine vu de la presse.